onشوف le lola mê le lola mê le tout pas tout pas et c'est ça qui fait c'est ça qui fait c'est ça qui fait, est ça qui si, fait. Ça. Oui si jeudi si jeudi vous là vous là est-ce que on est vale blo vale c'est la vie l'homme l'homme vent L'homme wa l'hom ben la ben euh... la, la, la ça, ça. Examine, mais, mais, mais, la et la moni c'est ça c'est ça l'hom ben mais la natila la natila la l'esprit l'esprit ton comprendre partager partager partager Oui si, vrai ouais. ici vrai ici vrai kabao kabao jodi jodi jodi parole vérité parole vérité qui s'arrête là oui s'arrête là oui c'est parole dites parole dites de, de. de. de. nous asu mutan mutan Iish, mama la terre, mama la terre, mama À volcan, volcan, papa midi papa midi, il OK, OK, OK.